باب المفعول لأجله ها؟ باب المفعول لأجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد اجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك أو ابتغاء كرمك خبية Et on l'appelle aussi hein, On l'appelle parfois aussi Mais ce qui est plus Courant chez nous C'est de dire C'est le nom Qui vient montrer pourquoi L'action ou El Fiel a eu lieu On est en train d'expliquer la motivation De cette action De dire pourquoi j'avais fait cette chose D'accord euh, Très bien Exemple Kama Zaydun Ijlalan, li amr", hein, ijlalan hein, li amr, Par respect Zayd s'élevé En signe de respect pour amr En signe de respect pour amr Donc là c'est Ça nous explique quoi Ça nous explique le, la motivation De ce Qiyam Alors que ce Qiyam Fait attention ce Qiyam dans la Sunna Quel est son jugement Hein, de se lever pour donc, euh, montrer du respect vis-à-vis -vis de quelqu'un qui rentre dans une classe ou bien qui donc dans un endroit il est hein, il est muharram ce, ce qiyam c'est à dire al qiyamu lahu an taqouma lahu an taqouma il y a lal lahu ta'di mais ça on le fait toujours on le fait c'est faux c'est faux Même le prophète, il y a un nahi qui concerne celui pour qui on fait cette chose. Il dit s'il trouve quelque chose dans son cœur, euh, c'est-à-dire qu'il qu va agréer cela, il s'éloigne de la cendre. Mais c'est il y il y il de Ou comme a dit Donc, là, c'est, c'est muharram c'est illicite hmm? Mais faites attention il y a une chose il y a une différence entre al-qiyam interdit, et al-qiyam ilayhi hein monsieur euh, debout pour aller ouvrir à quelqu'un ou par pour aller parce que quelqu'un il est donc il est vieux il ne peut pas marcher donc facilement al-qiyam les لمصلحه هكذا comme le prophète il s'est levé pour sa fille Fatima qama ilayha hein qama ilayha Et comme le prophète Allahu euh, Ssenam, il avait dit aussi euh, aux Sahaba, il avait dit aux Sahaba, il Il avait dit à propos de ibn Muad parce qu'il avait une blessure au niveau de la main. Donc, vous savez, donc lors de la bataille de Uhud, hein, il avait une, une blessure après cela. Et donc, il avait, il, il venait sur une monture. Et le prophète il a dit Homu il asei comme attention. Ce qui est très courant, c'est que dans, donc les gens ils ont euh, donc, euh, donc, cité ce, ce hadith par li se Alors que donc ce que j'ai constaté, Cheikh l'albani, il a dit, la version authentique qui se trouve dans Al Bukhari, c'est Khomu il asei comme Qu'au ila il a et ça c'est un trième qui ne pose pas de problème c'est un trième donc qui est permis et dans une version euh, qui se trouve chez l'imam Ahmed Il a dit bissanadin Qawi l'imam Al-Bani Il dit il y a qu'au moins il a siedikum fa anzilou ah signifie c'est à dire pour cette finalité pour cette finalité d'accord Et bien sûr, on accepte de cela aussi donc les, les, les choses nécessaires, telles que le fait de protéger quelqu'un. C'est que le fait de protéger quelqu'un, de protéger quelqu'un, euh, comme un, un roi ou un président, etc. Donc celui qui est toujours derrière lui pour le protéger, là, a dit, il m'a Ah, attention, il ne faut pas confondre cette chose. Il ne faut pas, donc, euh, parce qu'il y a des gens, <rire> parfois, lorsqu'ils euh, citent ces choses, ils vont directement vers les choukab. Ils pensent directement. Il a dit, le chèque, il a dit, dit faites attention. Ça, c'est une maslaha adhima. Hein? Donc, pense, les écoles primaires, quand les, les, les profils viennent, Tout le monde oui. dit good morning, good morning, good morning, good morning, mm -hmm. c'est dans. Ça, ça vient Et, des, mais, de l'école française, des de l'école anglaise. Les, anglais, les soldats. des mm -hmm. ils font ça, ça c'est sûr. Ah, là, le quand le commandant vient toujours, il faut se lever debout, de, vous, de, de soldats. Mm -hmm. Ah, Wallah al ouais. on ne peut pas être soldat. Donc, Non, euh, le Vietnam, ça, est il a... ah, Ça Même donc, ton frère dans la mosquée, lorsque tu le, tu, donc, euh, tu, tu, tu, tu le salues, tu restes euh, sur, donc, à terre, à même le sol, hein, et lui, il doit descendre et te saluer. Et non pas le contraire, que, puisque tu l'as vu, tu dois te lever pour le saluer. Non, donc c'est à lui de descendre. Sauf, comme on a dit maintenant, si quelqu'un il, il utilise donc une béquille où il est il a une, une difficulté à se déplacer on va vers lui pour le donc le, donc euh, pour une raison pour cette motivation très bien on revient donc euh, sur le meuf Oli donc pour l'interprétation ou l'analyse grammaticale même si c'est une phrase c'est-à-dire sur le plan sémantique n'est pas bonne euh, qama Donc, فعل زيد فاعل فعل وفعل إجلالا مفعول لاجله لانه ذكر لبيان سبب وقوع الفعل مفعول لاجله أه؟ أه لعمر جار ومجرور جار ومجرور Très bien <coughs> Très bien et donc Dans القران الكريم on trouve ابتغاء مرضات الله on trouve, euh, ibtira, ah, wajilla, hein, etc. on trouve c est, c est des exemples comme ça dans le Coran de Karim. Très bien. Donc maintenant, on va aborder aussi le chapitre 2, Bab al-Maf'ul ma'ahu.